Salut, salut. Tu rentres un peu tard, mais je sais, pour toi c'est tôt. Raconte-moi ton histoire, emmène moi en bateau. Sur un vieux quai de gare, j'avais le cœur dans l'eau Salut salaud Ce soir t'es pas bavard, t'es pas bien dans ta peau T'as une guerre de retard ou une victoire en trop T'as perdu la mémoire mais ce serait trop beau Salut salaud Toujours une belle gueule même quand tu en fais trop. On peut pas te laisser seule t'es comme un gosse idiot. T'as des yeux pas ça me fait froid dans le dos. Salut, salut, t'as pas changé d'adresse, connais ton numéro. Le comique, la tendresse, la violence et les mots. Bravo, bravo Salut salut. C'est vrai, t'as fait fortune dans tous les casinos T'aurais donné la lune pour un jeton de trop Y'a des blondes moitié brunes qui voulaient te faire la peau Salut salaud Il te manque la guitare pour jouer du flamenco Autrefois dans les bars on t'appelait Hidalgo Ce soir t'as pas envie de parler des taureaux Salut salaud T'as toujours une belle gueule même quand tu en fais trop